Hey, hey, hey, hey. yeah, yeah, hey, yeah, yeah, c'est yeah, le yeah, P c'est yeah, le yeah. L c'est le K c'est le Ouf arrête yeah. de faire genre tu connais à ah, parler dire à tous ceux qui me comparent c'est des ouf Eux et moi il y a trop de flow des garons Non, pas les mêmes mots, non. pas les mêmes délires, pas les mêmes délits pas les mêmes pays, pas les mêmes gros, je la déglise dans les rappels comme un petit crogo La tête sur les épaules, j'ai mûri trop tôt, laisse tout concurrent, un petit cobo, pour pique, clash, ou ki brogo, j'ai qu'à ta ou deux pignons et c'est reparti uh -huh. J'suis comme un moteur de Féfé si ta no, si on se qu'on s'est fait. jeune pas là, tu tout casser. Je te mens pas, j'sais me placer. Si t'es fraîche, vais tout casser. Je J'vais te siroder comme un j'ai vu les millions de vues, ça fait plaisir à voir. Hein? Merci, mais c'est rien, à côté de ça, tu fais peine à voir. T'as pris le sem, continue, c'est bien, j'prends la soublopsa. Après les concerts, elle fait toutes nos séries, y'a des gros de Ça Ça devient technique et des clics avec des boules comme ça. Mais on sait gérer, faut accélérer, nous on bloque ça. J'ai encore peur du ces réactions je te parle en ça nouvelle mix nouveau flow nouvelle nouveau nouvelle les mêmes les mêmes pas les mêmes pas les mêmes pas les mêmes pas les mêmes pas les mêmes pas les mêmes je les ai surpris, je suis arrivé dans le dos Ils ont jamais vu un Polak qui comme ça L'ascension du rap c'est comme une rando Et hey, j'ai mis tout mon quartier dans le sac, je n'ai jamais vu de sincérité dans leurs yeux C'est trop de balles, c'est quoi dans un jeu Tu veux percer, tu vas attendre un peu Que Polak passe et leur dise adieu, il y a de la fumée dans la caisse Laisse tomber, j'arrive au rendez-vous Je suis défoncé, euh, c'est pas bien Et on le sait, je veux la même SSM que B et on sait, je suis rentré dans le cercle Tu m'as vu, gros, big à Fianso, Maintenant je vide le chargeur Tira vu, je veux le rap avec mon pinceau C'est le début du nouvel air, début de la galère. Ça ne m'énerve que la balle te pénètre si tu t'amuses à lancer des pics Fils de t'es mort dans l'œuf, comme si tu venais taper trois keufs Fils de j'en mets dans luc, je vise le sommet, je frappe le but Petit qu'on regarde-moi dans les yeux quand je te cause C'est les balles tranquilles qui tournent leur gar. On me le répétait sans cesse quand j'étais môme Qui s'étonne pas que je kiffe la bagarre On n'a pas les mêmes rimes, non pas les mêmes flows, Pas les mêmes teams, non pas les mêmes mots Pas les mêmes délires, pas les mêmes délits Pas les mêmes pays, pas les mêmes rows. Nouvelle mixtape, nouveau flow hey. Nouvelle mixtape, nouveau flow Mixed, nouveau flow. Wow, hey, hey, hey. wow. Parle im, parle im,